Très bien, les, jawazim, les agents de Al-Jazim sont en nombre de 18. Hein, et, euh, donc, euh, remarque ici, hein, des nohats considèrent qu'ils sont plutôt 15. Hein, comme j'ai dit, il y a une divergence tout à l'heure avec euh, entre les Basri et entre les Koufi sur euh, les nawasib. On, on a ici une autre divergence. Qui est que certains disent c'est 18 et d'autres disent c'est 15 hein? ils vont retrancher quoi hein? ils vont retrancher quoi ils vont retrancher 3, euh, 3 qu'on va savoir des ils considèrent qu'ils sont plutôt en nombre de 15 en réunissant lm ou alamma avec quoi hein? avec l'am et l'amma Ils vont dire à la base, on avait l'AM et l'AMMA. Et on a ajouté juste Hamzat et on a reçu l'AM et l'AMMA. On avait l'AM et l'AMMA. D'accord Et on a euh, mis Hamzat el avant l'AM et et on a reçu l'AM et l'AMMA. Ils ont, ils ont dit donc, on va joindre ceux-là. Donc ce sont deux déjà qui tombent. D'accord Qu'on va euh, faire affilier avec les autres. On va ranger avec les autres. Donc, ainsi qu'en excluant Kayfama. Kayfama, donc, des, ces grammairiens, ils ont dit, elle n'implique pas al-jazm. Elle n'introduit pas al-jazm. Elle n'introduit pas al-jazm. Selon certains grammairiens, selon certains grammairiens. Donc, qui ont dit que, donc, on n'a pas trouvé dans la langue arabe ancienne un exemple. Parce que, donc, la, la, la langue arabe ancien celle de donc des gens de la période pré-islamique ou de la période islamique, hein, des Sahaba et ainsi de suite, ainsi que bien sûr la plus grande source donc de, de cette langue arabe, c'est Al-Qur'an ou la Al Hein, donc ces gens ils ont dit, on n'a pas trouvé un exemple, on n'a pas trouvé une preuve qui va nous dire que Kaifama c'est euh, une adresse de Al-Jazmi. Hein, ils ont dit, on n'a pas trouvé. Les autres Comme a dit le Sheik, euh, Abdurrahman Aouf Kouni, qui est un grand grammairien, il a dit que les autres, hein, on suppose qu'ils ont trouvé un exemple, parce qu'ils ne vont pas, donc euh, ils ont trouvé un exemple peut-être rare hein, dans, la, dans la poésie arabe ou donc euh, dans d'autres textes, hein, alors que dans l'Al-Karim ou dans la Sunna, on ne se rappelle pas de ceux donc euh, là il a dit que peut-être qu'ils ont un exemple ou deux ou trois euh, quelques exemples rares dans la langue arabe qui ont fait que ils ont euh, considéré que ma ça fait partie de Al-Jawaz d'accord euh, que cela fait, euh, fait partie de Al-Jawaz très bien euh, et on va nous on va aller avec l'auteur puisque l'auteur il a cité et puisque Donc, euh, par exemple, le shérif qui est Ibn Uthaymin, il est de l'avis que Kaifama c'est parmi le jawazim aussi. C'est parmi le jawazim qui est donc, euh, ce grand savant contemporain qui est Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, qui est de l'Arabie Saoudite, rahimahullah ce grand connaisseur de la langue arabe aussi, et qui a un tafsir, et qui a donc euh, beaucoup de sciences, avec beaucoup de monde ici surtout. Et là ce grand savant il, quand il est de, de la vie que Kaifama ça fait partie de al jawazim comme il va nous donner un exemple qu'on va voir euh, donc euh, lorsqu'on consulte Jérômiya on va trouver qu'il donne que, que lui il a donné un exemple très bien Al-Jawazim ces al Jawazim qui sont en nombre de 18 maintenant prenons ce, euh, cela comme ça qui sont en nombre de 18 ils se divisent en deux classes ces Jawazim sont en, euh, déjà ils se, se divisent en deux classes Il y a ceux qui impliquent un d'un seul verbe, d'un seul fiel, qui vont faire le sur un seul verbe. Hein, et il y a d'autres qui vont faire le jazm dans deux, dans deux verbes. Hein. Prenons d'abord ceux qui vont faire le dans un seul verbe. Ils sont hein, lem, wa hein, wa l'am, ou l'amma, ou et la. D'accord L'am, ou ou ou la. D'accord Là c'est. Elle jazme dans un seul, dans un seul euh, verbe, hein, qui va impliquer el jazme d'un seul verbe. Et les autres, hein, qui restent hein, après, euh, après ce, ce qu'on vient de citer, hein, et les autres, hein, à part l'am et l'amma, et l'am et la, les autres, ils vont faire jesme de deux verbes ils vont introduire le gisme dans deux verbes parce qu'il y aura dans la, dans la phrase qu'il y a deux choses qui sont conditionnées il y a le, le sens de la condition que si tu vas faire ce, cette chose voici la, la, la, donc, euh, la conséquence qui, qui aura lieu et d'accord euh, très bien on va prendre le premier on va prendre le premier harf qui est l'am maintenant parmi les jawazim on va prendre l'am l'am L'âme, comment on l'appelle On va dire, harfu jazmin. Hein Wa wa qalb. Harfu jazmin, parce qu'elle va faire le jazmin dans le verbe. Wa nafiin, c'est un harf de la négation, qui va impliquer la négation. Comme lorsque je dis par exemple, l'âme akzib. Voilà, sans qu'il y ait donc une complication dans la phrase. L'âme akzib. Je n'ai pas menti. Hein L'âme anam. Hein? Euh, je n'ai pas dormi hein? la dernière nuit par exemple, je n'ai pas dormi anam. Hein? Hein? je ne sais pas en repos. c'est à dire que donc là vous remarquez déjà qu'il y a un second sur ces verbes hein? Anam. Hein? et aussi donc dans l'exemple que je viens de donner' hein? Donc là ça doit y avoir, il doit y avoir, Al-Sukoun, qui est la marque de Al-Jazm. Parce que c'est un... un harf qui implique Al-Jazm, Al-Nafi, c'est-à-dire la négation, et Al-Kalb, c'est-à-dire l'inversion. C'est-à-dire l'inversion de de, de de de donc l'affirmation qui est supposée déjà. Par exemple, euh, euh, Yahduru euh, Zaydun, Lam Yahdur Zaydun. On a inversé. Lorsqu'on dit Jachdur Zaydun Lid Zayd au cours. I on va donc dire LAM Jachdur Zaydun Lid Darsi. LAM Jachdur Zaydun C'est-à-dire cette affirmation. cest dire qu'on devait affirmer maintenant on est D'accord? C'est pourquoi on l'appelle Qalb. C'est-à-dire qu'elle inverse qu'elle qu fait al l'inversion, qu'elle fait le changement, la transformation, qui, qui est l'effet inverse. Donc c'est un harf de al et de Al-Nafi, et de Al-Qalb, qui va produire Al-Jazm, et qui va produire la négation, et va, qui va produire l'inversion. Par exemple, et on a dit que, que cela, que l'âme, elle fait Al-Jazm d'un seul verbe. L'âme muhammadun fi wajibihi. Hein, Muhammad n'a pas manqué à son devoir. Hein? Muhammadun, hein? ou lam yuqassir muhammadun fi wajibihi. Lam yuqassir. Hein? Il n'a pas manqué dans son devoir. C'est-à-dire, il a accompli son devoir comme il se doit. D'accord? Lam yuqassir muhammadun fi wajibihi. Muhammad n'a pas manqué dans son devoir. Lorsqu'on observe l'am, et le verbe qui vient après, il est majzoum. On dit maqtour. Ah, ah en principe uh, ana uh, uh, uh, moi je, je, je manque uh, uh, dans ceci ou cela uh, uh, tu qassaru uh, tu qassaru لم يقصر hein يقصر هو يقصر lem ça uh, uh, uh, uh, va prendre ou uh, L'amioukassir. <mère> Je n'ai pas manqué à mon devoir. Tu n'as pas manqué à ton devoir. Il n'a pas manqué à son devoir. L'amioukassir. <mère> L'amioukassir, fi Fiwajibi. Donc, euh, ils disent, on l'appelle Al-Jazm. Ou bien parfois on dit aussi Al-Jazm. Avec Zel Avec Zel Souvenez-vous de cela parce que peut-être on peut le rencontrer dans, dans, dans, dans une situation on peut être confus et dire peut-être qu'il y avait un zaï ici peut-être qu'il y a une faute non, on dit dans la langue arabe al jazm ou al jazm bi-ma'na al qat'a bi-ma'na al qat'a, c'est-à-dire qu'on coupe quelque chose hein. comme ici dans le verbe ce qui coupe, est coupé c'est al haraka final hein, qui va, donc on va s'arrêter sur ce hein sur ce l'am yuqassir muhammadun fi wajibi ça c'est pour euh, l'am donc euh, gardons cela c'est un harf de jazm Ah, et de nafi et de Qalb. Donc il produit le euh, jazm du, du, du, du verbe, et il produit la enfin, négation, et il produit ah, l'inversion. l'inversion. <coughs> Deuxième harf, hein, lemma", hein, l'emma, l'emma, l'emma. C'est un harf de jazz aussi, hein, De nafie aussi Et de kalb C'est une harf de jazm de nafie et de kalb Exemple Lama yusafir bakron Lama yusafir bakron Lama yusafir bakron D'accord Et comme on a dans le Coran Karim Kalla lama yakdimah amara Kalla lama yakdimah amara Il n'a pas réalisé Ce qui lui a été ordonné Dans le Qur'an karim, il y a "lamma yakdima amara quelqu'un, donc Allah SWT Il nous parle d'un cas de quelqu'un Il n'a pas accompli Ce qu'on lui demandait hein, Surtout les choses, c'est-à-dire euh, c'est à dire Où il n'y a pas donc, De remède euh, final Lorsqu'on sera devant Allah SWT Celle que, التawheed Le monothéisme La plus grande chose que le musulman Doit réaliser, c'est التawheed, il doit être un wahid un monothéiste doit réaliser l'unicité. Il doit s'éloigner de el-shirk, du polythéisme. D'accord Et aussi, hein, euh, essayer hein, avec aussi les obligations et ainsi de suite, hein, et, et donc déployer les efforts avec les obligations. D'accord Donc ici, avec l'amma, on revient non, à notre exemple de tout à l'heure, l'amma yusafir bakron. Hein on avait par exemple dans la phrase Youssef irou Bakron Bakron C'est-à-dire euh, Il va voyager Youssef Bakron Et on a maintenant Lema Youssef Bakr n'a pas encore voyagé Lema Youssef Bakron Bakr n'a pas Encore voyagé Ou il n'a pas voyagé Ou il n'a pas voyagé D'accord ecom aussi dans un exemple uh, Al-Qur'an al Karim de, donc dans le w livre d'Allah on a ona on cela on a lam on va voir dans w dans, dans, dans même verset on a lam et on a juste après qu'on vient de voir tout à l'heure on a lam Allah subhanahu wa ta'ala dit bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi nah? wa yatihim tawiluh kazzabu bima lam Hein? Ils, ils ont démenti euh, ce dont ils n'avaient pas de science. Par exemple, des mécréants, ils ont dit non, ce n'est pas véridique. Hein? Ce n'est pas une prophétie véritable. Ils ont dit cela. D'accord Parce qu'ils n'avaient pas Donc euh, la science. n'avait n'avaient pas la science et ils se sont prononcés sur une chose. Alors qu'ils sont sceptiques, ils doutent de la chose, ils n'ont pas de la science, et ils ont jugé qu'il qu aurait menti. Ils ont, ils ont démenti, ils ont dit non, hein? non, il n'est pas prophète. Alors qu'eux, ils n'ont pas la science. Ils n'ont pas encore reçu son interprétation, ou bien C'est-à-dire sa concrétisation et sa réalisation. C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une menace, hein, euh, sa réalisation n'est pas encore venue, par exemple. Hein, ça, donc, et lorsqu'ils auront la réalisation de cette menace, là, ils, ils, ils n'auront plus aucun, aucune issue ou bien... donc euh, donc euh, soi ils n'auront pas donc de de, lieu pour, euh, de donc, où donc donc ils vont fuir d'accord et donc là c'est dans cet exemple ce qui nous intéresse pour le pour le c'est et 1 donc on a un gime avec l' et on a un avec le donc le premier verbe Yuhiitouna. Maintenant, lem yuhiito. On ne peut pas dire lem hmm. yuhiitouna. On ne peut pas dire lem hmm. hein? Parce qu'on doit appliquer el jizm au verbe qui vient après lem. On doit appliquer el jesm au verbe qui vient après lem. D'accord? En principe, le verbe, comment il se conjugue? Uchito, tuhito, yuhiito, tuhito, yuhiitani, tuhitoani. Yuhiitouna. Tuhitona insidus biz donc la yuhituna yuhituna ici on va mettre lm avant yuhituna qu'est ce qu'on va obtenir on va obtenir le jazm a lam yuhitu lam yuhitu d'accord lam yuhitu il est majzum par quoi par half al nun parce que l'asl yuhituna on a fait le qat' on a fait le jazm pour le nun de al qat' al nun on a supprimé, on a omis un nom pour exprimer un jazm Et aussi le ma yatihim, yatihim, yatihim, yati, yati, ou yati, yati, ha? ou ici on a coupé ya parce que c'est un c'est un verbe, hein, Euh, donc ata euh, yati, donc là c'est un verbe qui a euh, quoi, qui, qui, qui va avoir un harf fil mudare Ata yati il aura al-ia, il a dans son mudare. Donc lorsqu'on va lui appliquer el on va couper ce harf de al-mudare, de al ال on va couper ce harf de al ال hein مشى يمشي لم يمشي لم يمشي. on va couper M. لم يمشي M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. يخشى. avec M. M. M. M. M. M. M. M. M. Lemma, dans l'exemple clair qu'on a pris tout à l'heure, Lemma yusafir bakroun. Lemma yusafir. Yusafir, ça prend sekoun. Lemma yusafir bakroun. Lemma yusafir, il n'a pas voyagé. Hein? Il n'a pas voyagé. Donc yusafir, il prend sekoun. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un harp qui va exiger al-jizm. Qui exige que le verbe soit dans la position de al-jizm. D'accord? Donc on vient de voir l'em et lemma. Alam, c'est en réalité c'est l'am. Alam, c'est l'am, sauf qu'elle est précédée par Al-Istifham. De Al-Hamza de Al-Istifham. On a en réalité l'am, l'am, l'am qu'on vient de voir, le premier, d'accord euh, Et puis on a mis Al-Hamza au départ. Hein? Hein? Euh, comme le prophète il demandait parfois il posait la question par cette, cette, cette Hamza hein? par exemple il disait est-ce que tes parents sont vivants est-ce que tes parents sont vivants euh, est-ce que tes parents sont vivants il a mis seulement la Hamza pour poser la question maintenant on met la Hamza Avant l'âme, et ça va impliquer Al-Jazm. C'est l'âme, sauf qu'elle est précédée de al istifham Mais ici, c'est quel istifham Dans l'exemple que je viens de citer du prophète, c'est un istifham qui est réel. Qui est un il est en train de demander à cet homme est-ce qu'il a encore ses parents Est-ce que tes parents sont vivants Donc, parce que lui, il ne sait pas. al Le prophète, alayhi il ne connaissait pas Al-Ghaib. Il ne connaissait que lorsque Jibril, alayhi lui a lui apporté la révélation. Mais il ne connaissait pas le ghaib il ne connaissait pas ce qu'il y a de, donc, dans les esprits des gens, et dans leurs maisons, et dans leurs pensées, etc. Non. Et lui, il, il était informé par l'ange, par Al-Malak, Jibril, alayhi qui est lui-même informé par Allah, wa donc celui qui connaît le ghaib c'est Allah, <try> y la <ghayba> hein? Illa, Allah. Illa Allah Celui qui connaît l'invisible I co qui connaît donc, euh, Ces choses euh, méconnaissable Pour le, le, le, le, le, donc la créature Pour la créature Qui a donc des capacités limitées Les hommes Les animaux etc. Ils ont des capacités limitées hein? donc Celui qui prétend connaître le Donc là c'est Euh, donc, euh, on doit se méfier de cela. Donc, personne ne doit revendiquer qu'on est le raid. Parce que, mais, parce que prétendre qu'on est le raid, c'est de la mécréance, en réalité. Hein? Si quelqu'un va prétendre qu que lui, il connaît le raid. Il connaît ce qui va, euh, euh, arriver demain. On va lui dire que tu, que tu as mécru avec ce, avec cette idée. Hein? que tu as mécru. Si par exemple, lui, il est un musulman dans une situation, hein, dans une situation quelconque, par exemple, Euh, peut-être qu'il ne comprend pas ces choses, on va lui expliquer. On va pas lui, donc, le, le prononcer directement le jugement et lui dire voilà, le jugement de cela, c'est... Mais on doit lui apprendre que celui qui connaît, al-ghaib, comme ça, c'est Allah subhanahu wa hein, que même le prophète, alayhi ne connaît pas le ghaib. Donc, comme c'est attesté dans beaucoup de versets dans le Coran Karim, c'est attesté dans beaucoup de versets dans le Coran Karim, hein, euh, donc comme dans, dans, dans l'exemple qu'on vient de dire Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au prophète de dire qul hein Quel, la ya'lamu fi samawati wal-ardi al-ghayba euh, illa Allah dis euh, dis leur ils informez-les que celui qui connaît le ghayb c'est Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement en toute exclusivité hein la ya'lamu fi as-samawati wal-ardi al-ghayba illa Allah subhanahu wa ta'ala Donc parce qu'il y a même des euh, sophies et, et il y a même euh, euh, des gens qui appartiennent à d'autres sexes hein, donc, et qui prétendent qu'on est très et qui prétendent qu'on est faites attention dessus là. Euh, donc euh, parce que lorsqu'on apprend la aqida des gens de la sunnah on est à l'abri de ces gens et on est à l'abri de ces gens et on est Euh, et on doit nous éloigner aussi, on ne doit pas écouter n'importe qui, on doit écouter les gens de la sunna et de Al-Jama'a, les grands savants, hein, et les savants qui sont sur la piste des, donc de As-Salaf Saleh. Qui sont As-Salaf Saleh, c'est le prophète et ses compagnons. Personne, s'il a la raison, personne ne doit choisir une autre piste que celle de As-Salaf Saleh, s'il a la raison. C'est-à-dire, il va suivre Al-Nabi wa cest c'est-à-dire de suivre le prophète et ses compagnons. Non pas de suivre quelqu'un qui est venu quelques siècles après pour théoriser, pour donner des théorisations. Qu'est-ce qu'il va apporter comme théorisation qui serait meilleure que la piste sur laquelle était le messager, lui-même, et, et ses compagnons parmi lesquels il y a Abu Bakr, et il y a Omar, et il y a Othmane, et il y a Ali, et il y a Abdullah ibn al et il y a Abdullah ibn Omar, et il y a Aisha, et il y a Hafsa. Ça Des sommités de la science, des gens qui avaient beaucoup de science et qui avaient beaucoup de piété Qu'est-ce que ce, ce théoricien peut apporter hein? Donc les gens, comme Allah nous a ordonné dans le Qur'an Karim, nous devons suivre la voie de As-Salaf salih, la voie de notre messager et de ses compagnons. Hein? Comme c'est cité dans des versets, hein? maintenant on ne va pas digresser beaucoup pour euh, rappeler ces choses, mais cela c'est une vérité. Hein, donc, on peut donc revenir au, au texte et on peut revenir à d'autres cours qu'on qu qu a fait avec nos frères où on a cité quelques donc, preuves sur cela. Hein, parce que suivre Salaf Saleh c'est-à-dire suivre notre message et, et, ses, et ses compagnons, ses amis, ses compagnons, suivre cela, c'est une obligation. On n'a pas à faire un autre choix. On doit suivre le, le prophète, des Et je me contente juste de rappeler Euh, que, donc, il y a, donc, euh, un ou deux versets que je, qui, donc, euh, qui sont très connus, euh, Allah, Allah, il a dit, c'est-à-dire quiconque qui va cette, cette, piste des croyants, c'est-à-dire du, du messager, et de ses, Euh, compagnon on va le laisser hein, donc dans, dans le choix qu'il qui, qui s'est choisi lui-même et donc son châtiment sera l'enfer et quelle mauvaise destination et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit là il est en train d'interdire de suivre une autre piste, là il est en train d'ordonner de suivre de ne suivre que celle-ci c'est à dire il a été en train de faire l'éloge des compagnons du Messager qui sont et il a fait les loges, il a fait l'éloge de ceux qui vont les suivre et que ceux qui vont les suivre ils rentrent aussi dans l'agrément d'Allah qu'est-ce que nous cherchons nous dans ces vies c'est l'agrément d'Allah c'est l'agrément d'Allah donc euh, très bien donc là <coughs> J'ai dit que dans l'exemple que j'ai cité du prophète el tout à l'heure, lorsqu'il a dit Ahayun abawaka » lorsque le prophète il demandait l'information donc de donc de, chez certains gens, parce qu'il demandait l'information, c'était une demande d'information ici dans ce dans ce cas de cet exemple, c'est une demande qui est euh, réelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une demande rhétorique. C'est pas comme lorsque le prophète lorsqu'il a posé par exemple la question à Adi hatim, lorsque Adi an, ce, ce compagnon qui était chrétien et qui s'est converti à l'islam. Ce grand compagnon lorsqu'il est venu dire il a dit nous, on est, le Coran Karim il a dit euh, non, on n'était pas en train de, de nous prosterner devant eux et de les adorer comme des divinités le prophète alem il lui a posé une question qui est de, de, de ce genre que que, que, que je, je vais citer il a posé une question oratoire juste pour lui rappeler voici ce que je suis en train de se demander c'est pas ça c'est pas que que le fait de s'agenouiller et de se prosterner devant la personne qui est une adoration mais il lui a dit Alejsu yuhiluna ma harram Allah, fatutiruhum. Alejsu yuharrimuna ma ahalallah, fatutiruhum. Alabala. Alefetika ibadatakum. Ibadatukum iahum. Il était en train de lui dire, est-ce qu'il ne mettait pas des lois, Ha? où vous allez, où ils vont eux-mêmes et vous après eux, vous allez rendre ici ce qu'Allah a rendu illicite? Bien d'ici, oui. Ils ont changé les lois d'Allah, Et il lui a dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait le contraire C'est-à-dire de rendre illicite ce qu'Allah a rendu illicite. Et vous, vous, vous avez obéi à eux hein, dans cela. Il a dit, si, on a fait cela. Il a dit, ça c'est une adoration. Hein, parce que celui qui détient donc, euh, donc, euh, <coughs> le, le, le fait de légiférer, hein, le, euh, le législateur, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui légifère les lois, qui pose les lois qui vont organiser la vie des, des, des hommes. Quelqu'un, il vient et il légifère. Comme les mécréants, ils ont légiféré des choses dans la démocratie et dans leurs lois, etc. Ils pensent que cela, il est bien. Mais il et parmi les choses qui montrent qu'ils qu ont été trahis et qu'ils sont sur une piste, de per, une piste de perse, non pas ordinaire, mais une piste de perse qui est vraiment Ils se sont beaucoup éloignés, c'est qu'ils pensent que cela c'est bien. Hein? Non pas seulement ils se sont trompés, mais ils, sont pensés, et, et ils ont pensé que cette erreur qu'ils ont commise, c'est une bonne chose. Ils sont en train de se vanter à l'échelle mondiale par, cette, par ces lois et cette démocratie et ces choses. Alors que c'est une erreur. Si on comprend bien l'islam, on peut comprendre que l'islam nous a apporté les meilleures lois. Hein? Hein? ceux qui sont des croyants et qui sont certains dans cette croyance euh, ils pensent que les, les meilleures lois c'est celles d'Allah donc ces gens ils sont venus avec des lois etc ils pensent que ça c'est bénéfique que cela elle est bénéfique donc là je parlais du, du, de Sifhan, qui est parfois réel je suis en train de te demander vraiment une information que tu vas me rendre je la mets méconnais moi comme le, lorsque le prophète il a dit À cet homme, est-ce que tu as encore des parents Il lui a dit oui. Hein Et dans le cas de Adi que je viens de citer, il lui a dit yuhal, c'est qu'il est en train de lui demander quelque chose que lui-même il connaît. Que le prophète il connaît. Il n'est pas en train de lui demander, il, est en train de... il connaît cela. Mais c'est un système de taqrir il va avouer cette chose. Donc là, celui qui va répondre, il va lui-même reconnaître. C'est un système de taqrir, hein? et de al qu'on va nous mettre d'accord sur une chose. D'accord Donc c'est al-istifam taqriri. Ici, dans l'âme, c'est al al taqriri qui, qui, qui, qui, que nous visons. C'est l'âme, sauf qu'elle est précédée par al al taqriri. L'interrogation rhétorique ou oratoire, on l'appelle en français, l'interrogation rhétorique ou oratoire. N'avais-je pas fait, fait ceci, n'avais-je pas fait cela Parce qu'on le dit à quelqu'un qui connaît qu'on qu a fait cela. Hein? Un parent qui va dire à son fils n'étais-je pas donc, euh, généreux envers vous Par exemple, n'est pas en train de leur demander réellement. Hein? Parce que s'il était en train de leur demander réellement, il va leur dire est-ce que j'étais généreux envers vous hein, un jour est-ce que j'étais euh, gentil avec vous par exemple est-ce que je, je, je vous ai éduqué est-ce que je vous ai appris ceci ou cela il est en train de leur demander ici mais lorsqu'il lorsque c'est joint à la négation c'est une interrogation qui est rhétorique c'est une interrogation où on demande donc quelque chose que la personne doit reconnaître doit reconnaître Donc ici, par exemple, hein, euh, avec l'âme, à laquelle on a joint ici le c'est devenu « alam ». On prend cet exemple « alam ufsin ilayk ».« N'étais-je pas généreux envers toi ?»« Alam ilayk » si quelqu'un il dit à un autre « alam ufsin ilayk »« alam ilayk »« n'étais-je pas donc euh, bienfaisant ou généreux envers toi ?» Alam uchsin ilaik Alhamza ah, euh, C'est un harf de Alistifam Alam, bien sûr, c'est un harf Comme on a vu tout à l'heure Le jazm de Al-Nafi et de Al-Qalb D'accord Et al fi'l mudari' Comment on l'a euh, prononcé Si vous faites attention Alam uchsin Je dis en principe Anna uchsinu anta uchsinu huwa uchsinu Felmudar, il il est marfur. Maintenant, alam uchsin. Alam tuchsin. Alam uchsin. Donc là, ça a pris al-jizm. Ça a pris al-jizm. Et ce gizm, il a la marque ici de asukoun. Il a asukoun comme marque. D'accord? Il a asukoun comme marque. Et comme on trouve un exemple similaire dans le Qur'an karim, Euh, similaire sur le plan de que c'est Al-Jazm. Alors que le al Qur'an Karim, hein, aucune parole ne, ne, ne ressemble à al Qur'an Karim. <firing> euh, min Donc là, euh, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam nakhlokkum min ma'in Est-ce que nous n'avons nous, nous pas créé, nous vous euh, nous avons pas créé D'une euh, eau qui est, qui est, qui est, qui est, qui est donc Mehin, c'est-à-dire les gens, lorsqu'ils euh, parlent du sperme par exemple, qu'est-ce que c'est euh, C'est quelque chose qui se trouve dans les habits, etc. Donc c'est Mehin, il a donc euh, Allah nous rappelle, rappelle ici hein, c est, c est notre origine, notre origine, elle nous rappelle notre origine et que c'est d'une eau qui est en fait. Entre les hommes, c'est quelque chose donc qui est muhanna et qui est mehina, et qui est et qui a donc un sens de la bassesse jusqu'à ce que l'homme il devient fort et il va commencer à dire hein, euh, je pense comment il a dit je pense euh, donc j'existe oui je pense donc j'existe et j'existe donc d'autres choses existent avec moi Puisque ces autres choses existent, etc. il est arrivé finalement au stade 2 de dire qu'il y a un, un créateur, mais malheureusement il n'est pas rentré en islam. Cet homme, d'après ce que je, je, je sais, sa n'est pas rentré en islam, malheureusement cet homme, n'est pas rentré en islam parce qu'il n'a pas approfondi la pensée, hein, donc, euh, donc euh, plus loin que cela, il n'est pas allé plus loin dans cette pensée. Pour dire que il y a, donc ce créateur qu'il a reconnu, lui, il lui doit quelque chose. Hein? Il lui doit une adoration. Hein? Pourquoi il a été créé? Puisque tu as reconnu que tu as été créé. Il y a un créateur pour ce monde. Allah a créé ce monde pour des finalités. Tu dois t'interroger sur ces finalités. Et tu dois t'interroger sur, sur cela. Hein? Et donc là, il devait aboutir à quoi? À l'adoration du Seigneur. Cette, ce Seigneur qui m'a créé et ce Créateur qui a créé ce ciel et ce soleil et ces euh, astres et ces choses et ces planètes et ces poissons et ces oiseaux et tout cela, pourquoi il l'a créé Hein Comme Allah dit Est-ce que nous avons créé euh, les, les êtres euh, comme ça euh, donc euh, d'une manière absurde sans finalité Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est sublime par rapport à cela, il transcende cela. Non, il nous a créé pour une grande finalité. Et la grande finalité, c'est d'adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour rejoindre le paradis. Ça, c'est la grande finalité. Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé les hommes pour son adoration. Donc, là, c'est à propos de cet exemple. Alam nakhlokkum min ma'il ma'in. Allah nous rappelle cela, il nous a créé à partir d'une eau qui n'a pas beaucoup de valeur. Lorsqu'on en parle, on a donc la honte un peu donc entre nous. Hein? Mais ça c'est notre origine. Hein? Alors que des gens ils vont oublier cette origine et ils vont penser que l'homme il est le seigneur de cet univers. Et ceci cela. et cela, il va sortir de, de cette finalité qu'Allah lui a tracée. Allah lui a cette finalité dans le Qur'an Karim pourquoi il oublie lui, cette finalité euh, il ne peut pas donc euh, se rebeller contre le Seigneur hein, euh, sans euh, être perdant hein, sans être perdant très bien donc là on a vu l'em et on a vu l'emma et on a vu alam et on va prendre maintenant l'emma l'emma d'accord L'm on lui a ajouté le hamza pour avoir un alam. Et maintenant l'amma qu'on a vu tout à l'heure que c'est aussi un harf de al-jazm et de al-nafi et de al-qalb. Il reçoit aussi le hamza. Hein, donc c'est l'amma précédé de al-hamza C'est-à-dire qu'il va euh, indiquer euh, une interrogation qui n'est pas véritable, qui n'est pas vraiment une interrogation. D'accord Euh, donc une, une interrogation oratoire, rhétorique. C'est juste pour faire sortir de notre interlocuteur quelque chose que lui il reconnaît en réalité. Comme ici dans ce, dans, dans, dans cet exemple, il y a un système qui est taqriri Donc l'homme doit reconnaître cette vérité qu'il a été créé de ce eau, de ce sperme. D'accord. Euh, exemple. Comme tout à l'heure, j'ai dit. Uh, alem Alam uchsin ilek. Maintenant, alam uchsin ilek. Uh, nétais pas généreux à ton égard? Uh, un père, par exemple, à l'égard de son fils, ou, uh, donc, quelqu'un à l'égard d'un autre. nétait uh, nétais pas généreux à ton égard? Uh, D'accord? nétait uh, nétais pas généreux à ton égard? Uh, alem uchsin. Si on contemple uchsin, on remarque qu'il se termine par un soukoun. Uh, alem Alam uchsin ilek c'est à dire hein, et donc là pour ces deux que je viens de citer qui sont l'am et l'amma, comme on a vu tout à l'heure il y a des grammaires donc on peut les ranger avec les premiers avec Lam et Lamma d'accord euh, si on va laisser maintenant ces deux ou bien ces quatre hein, on va prendre maintenant Lamul l'amri wa qui va signifier soit l'Amr soit l'Ordre on va ordonner à quelqu'un en utilisant euh, l'aim. Ou bien qui va signifier ad-dua aussi si on est en position hein, du bas vers le haut. Hein, du bas vers le haut. Euh, l'aim amri wa c'est celle par laquelle on veut que l'action soit réalisée avec euh, détermination. talaban Jaziman. Elle exprime l'ordre avec Donc fermeté, avec détermination. Dans Al-Amr, on prend le cas de Al-Amr, c'est-à-dire du haut vers le, vers le bas. Hein? Exemple, un parent qui dit à son enfant, Litezhab il al-Masjid. Litezhab il al-Masjid. Va à la mosquée. Ce Litezhab, c'est un, un lemme de Al-Amr. Litezhab il al-Masjid. Litezhab il al-Masjid. Ah, ce, ce lam c'est un lam de al-amr comment on le rencontre aussi dans usul al-fiqh euh, oui usul al-fiqh dans usul al-fiqh lorsqu'ils parlent de siyar al-amr ils vont évoquer ce ce cela ils vont évoquer al-lam et que qu'elle signifie al-amr comme il y a dans dans beaucoup de de de de, de textes al, al Karim hein thumma li d'accord Hein? Et donc, donc, je prends maintenant je, ce, ce, cet exemple toujours précédé d'un lemme et ce y <a> lemme <exemple> ici il implique l'ordre. Il implique l'ordre parce que certains peut être ils pensent que ce lemme qui est dans ces versets elle signifie que tu peux faire ou ne pas faire. Non, ça signifie l'ordre comme ici dans cette parole du prophète lorsqu'il a dit à, à Mouad Moujabel lorsque le prophète il a envoyé Mouad Moujabel au Yémen il lui a dit que tu vas débattre contre des, des, des gens du livre qui connaissent l'évangile donc il lui a dit tu vas commencer avec eux avec le monothéisme. tu vas commencer avec eux le débat par le monothéisme. tu ne vas pas discuter d'un point quelconque et ça c'est ce que le musulman doit faire Lorsque le musulman fait cela, et il applique sa ordre du prophète, il est en position de force. Parce que ces gens, ils sont des associateurs. Ces chrétiens maintenant, et ces juifs, ce sont des associateurs, ce sont des polythéistes. Parce qu'ils adorent une créature en réalité. Ils adorent par exemple Jésus. Hein? Et les autres, ils adorent l'Uzère. Et les autres communautés, ils adorent d'autres créatures. Ce sont des associateurs. Donc nous, lorsque nous nous positionnons sur la, la position de, du monothéisme, et que l'on commence par là, Là, hein, celui qui veut la, ré, la, la vérité, hein, donc on va lui montrer, il va accepter la vérité. Et celui qui ne veut pas, pas besoin d'aller discuter avec lui sur un point particulier. Hein, particulier de l'islam. Parce que eux ils, ils vont prendre un point particulier de détail et discuter et polémiquer et polémiquer. Mais si nous, on va suivre cet ordre du prophète. Le prophète l'a dit, il faut se situer sur la position de commencer par le monothéisme, de l'unicité. Lorsque tu commences à discuter avec eux par l'unicité, ils ne vont pas donc, euh, donc, euh, pouvoir fuir le débat. Ils seront au pied du mur, comme on dit. Tu vas le, donc, euh, euh, donc ne pas le, lui laisser d'apporter quelque chose d'autre. L'unicité. Le créateur, est-ce qu'il y a plusieurs créateurs Il y a Un seul créateur il y a un seul créateur, donc nous devons adorer une seule divinité. Hein? Et eux, ils disent, euh, oui, c'est une seule divinité, mais en trois. Hein? Donc là, c'est aller comprendre quelque chose. Ils disent, mais c'est euh, un et trois à la fois. C'est un et trois à la fois. Allah nous saade. Allah Comment on peut comprendre cette chose, subhanallah. Là, le prophète, lorsqu'il a envoyé ce grand savant, qui était Mouad Nujabal l'a envoyé au Yémen pour discuter avec des chrétiens il lui a dit que la première chose avec laquelle tu vas discuter et tu vas commencer le débat c'est l'unicité yeah. la première chose à laquelle tu vas les appeler c'est d'unifier Allah c'est que la divinité elle est une Le créateur, c'est un seul créateur. On doit l'adorer. hein. Comme il est exprimé dans le Coran de la Karim, il y a l'ahel kitab et ta'ala il a kalmetin sawa'in b'innau b'innau Allah na'abuda illallah ou la yitakida barna bardan arba ban min hein. Euh, D'accord Donc venant à cette vérité, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. hein, Et ne pas lui donner un associé. Ici, ce qui nous intéresse de près ici pour le moment pour al l'ajroumi, c'est لا. ليكن ليكون صسي دونك سي سانترودوي الامر صيغه الامر في, الأمر. في الفعل الفي الجزم ليكون ليكون يكون ها؟ كان يكون من يكون ليكن أول ما تدعوهم إلي أن لا إلي الله ها؟ او ان يوحدوا الله Dans une autre version, c'est-à-dire que le prophète, il était en train de lui ordonner de commencer par le monothéisme. De lui ordonner, ça c'est l'âme ou l'âme. De lui ordonner. Donc le musulman n'a pas de choix d'aller discuter avec des gens sur d'autres points, mais de discuter sur l'unicité. Et lorsque toi, musulman, tu te positions sur l'unicité, tu es fort. Tu es fort parce que ces gens doivent sortir de, du polythéisme pour rejoindre l'unicité. Donc là il y a qu'un seul mensuam il a dit qu'il la première chose à laquelle tu les invites soit hein, donc euh, qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala hein et ça c'est le sens de la ilaha illa Allah que nul divinité ne mérite l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala et peut-être qu'on doit revenir aussi sur ce, sur, sur cela plus, plus tard inchallah ta parce que ça c'est un sens qui est important hein? le sens de la ilaha illa Allah parce que beaucoup de musulmans N'ont pas approfondi la recherche sur cela. Quel est le sens de « La ilaha illallah » On doit discuter longuement sur cela. Parce qu'on n'est pas autorisé et permis de, de nous tromper sur cela. On doit discuter de cela pour que ce soit clair C'est tous nos frères. D'accord ?« La ilaha illallah » le sens de « La ilaha D'accord, donc là, pour le moment, ce qui nous intéresse, dans les exemples que je viens de citer, « les de ilalmasjid. masjid » Lorsqu'un parent y a dit cela à son, à son fils, ou bien lorsque le prophète il a dit euh, à ce savant mais euh, qui est positionné dans une position en bas par rapport au messager bien sûr, hein, là il était en train de lui ordonner donc là c'est l'âme al et qu'est-ce qu'elle fait dans le fait, elle fait al-jazm ça c'est l'âme al-amr mais si on va prendre le cas de du bas vers le haut, lorsque nous on, on va nous exprimer Euh, à notre seigneur Allah subhanahu wa lorsqu'on va dire par exemple li taghfirli ya hein li ya lorsqu'on va utiliser ce, ce lem c'est l'âme ad-d'ua c'est l'âme de l'invocation on est en train de demander hein? bien sûr on n'est pas en train d'ordonner de, de, de, mais de demander de supplier et d'invoquer on est en train donc d'invoquer et de supplier Allah subhanahu wa De faire une supplication pour qu'il nous pardonne nos péchés et nos fautes et nos erreurs. Hein? Non, non. On lui demande de nous donner la subsistance et de nous donner le pardon. De nous accorder le pardon. Donc, l'étagfer, il est Il prend ce compte à la fin. L'étagferli, oh, Au pardonneur, pardonne à moi. Ou bien pardonne moi, Pardonne-moi. c'est ici euh, l'âme qui introduit Al Doua et qui fait quelle action dans le fait? L'action de Al -Jazm, hein, Al Jazm. On va prendre aussi, si on a encore quelques minutes, on va prendre aussi là hein, dans un nafi et dans Adwallah, dans un nahi, et dans la fin nahi, lorsqu'on interdit à quelqu'un, ou bien lorsqu'on demande. Euh, donc euh, c'est celle par laquelle on demande de délaisser complètement l'action Amran euh, euh, Jaziman d'accord Ennehi dans le cas de d'Ennehi d'abord et dans la situation du haut vers le bas hein? comme un enseignant qui dit à l'élève La il est en train de lui interdire hein? ne néglige pas ses leçons La ne néglige pas ses leçons La C'est un seul fait, un seul verbe, et qui est ici par là. Là de quoi C'est là de un nahi Là de un nahi Et on va prendre maintenant là de addu'a D'accord Là est dans la situation du bas, comme notre situation par rapport au Seigneur, euh, là dans la situation du bas vers le haut, comme lorsqu'on dit, on trouve dans le Coran Karim, Rabbi la tazar. La tazarr". Lil kafirina ala uh, al-ardi dajyaran. Rafa Nuh alayhi salam il a demandé. Et lorsque aussi on dit Rabbi la tadrni fardan wa anta khayrul warifeen Rabbi la tadrni Ó Allah, Ó Seigneur, ne me laisse pas seul, c'est-à-dire sans progéniture, sans enfant. Hein? Ne me laisse pas seul, euh, alors que tu es le meilleur des héritiers. Hein? Allah a zawajal, c'est le meilleur des héritiers. D'accord? Lorsqu'on laisse une fortune ou on laisse euh, donc des biens, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va, donc, euh, les, donc euh, euh, il sait à qui cela euh, va aller. Ou Ou Et comme cela aussi, il, il, il y a d'autres sens euh, dans ce verset, si on revient à tafsir. Donc là, Rabbi la tazarni, tazar, hein, tazar. C'est un verbe qui est dans, dans, dans, dans, dans Al-Jazm. Tadr. La tadrni. C'est-à-dire, la tatrukni. Ne me laisse pas sans progéniture. La tadrni fardan wa anta kheirul warithin. Ici, le verbe, il est majzoum. Il est majzoum. Par quoi? Par là, qui est un la de, de, de addua. La de addua. Rapi, la tadrni. La tadrni fardan wa anta kheirul D'accord euh, Très bien. Comme il y a dans un, donc ce, ce verbe, il est utilisé dans, un, dans une autre situation de Al-Qur'an Karim. Hein euh, euh, donc, euh, hein « Wa yadharaka wa Ceux qui étaient en train de donner conseil à Pharaon, ils ont dit que Moïse, il va te délaisser, toi, et, et, et ce que tu es en train d'adorer. Et dans une autre lecture, et euh, ils, ils vont te délaisser alors ils vont délaisser ton adoration à toi hein? donc peut-être qu'il y qu était en train de donc les gens donc, euh, qui étaient sous son règne peut-être qu'il y avait certains parmi eux qui étaient en train de l'adorer parce que et dans une lecture c'est à dire ils ont donné conseil à Donc, euh, à Pharaon, que si tu vas délaisser Moïse, qu'est-ce qu'il va faire Il va te délaisser, il va te quitter, il ne va, va pas adorer comme toi. Tu adores euh, des autels euh, ou des, des, des, des statues et ainsi de suite. Ça, c'est le premier sens. Et aussi, si tu vas le délaisser, il va te délaisser, hein, il ne va pas t'adorer comme d'autres t'adorent. D'accord Là, c'est bien sûr, c'est un sens qui est faux. Hein, Moïse, salam il est venu avec Bien sûr, le monothéisme, hein, le monothéisme, il est venu avec le monothéisme. Il n'est pas venu concurrencer Pharaon sur quelque chose de cette vie terrestre, un bien terrestre. Même lorsque Pharaon s'est trouvé noyé, il n'est pas retourné Moïse euh, au palais. Il a continué vers le désert. Il a continué vers le désert avec ses amis et ses compagnons, il a continué vers le désert. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas venus concurrencer le gouverneur, le hakim, hein, sur les biens terrestres qu'en font certains à notre époque. Ils vont concurrencer les gouverneurs sur le pouvoir, sur les choses terrestres. Alors que Moïse, il était venu par des sens grandioses. Il était venu avec l'unicité, avec le monothéisme. Lorsque lui a donné le message de l'unicité, il ne l'a pas accepté, lui, il s'est dirigé avec ceux qui ont qui sont rentrés dans ce message, ils se vers le désert pour adorer Allah. Subhanahu wa hein? Et même lorsqu'ils ont su que le Pharaon, il, a été, il était noyé, Moussa et salam pas retourné vers les palais, il, il, il a continué vers le désert. Regardez. Donc là, on doit méditer toujours sur, sur cela. Parce que cela, les gens de science, ils le rappellent c est, c est, ce sens qui est très important. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que ce fait c'est-à-dire il va te délaisser. Et ici, la c'est-à-dire la trokni. Mais il est dans la position de al de parce qu'il est précédé de la de Al-Du'a. De de... Et donc, euh, on était euh, sur le chapitre de Al-Jawazim. Et euh, on a dit qu'ils sont en nombre de 18 ou bien selon l'autre avis de l'école de Al-Basra, ils sont en nombre de 15, juste parce qu'ils euh, ont réuni entre euh, certains jawasim et aussi parce qu'ils considèrent que, par exemple, kaifama n'est pas pour eux un jazim puisqu'ils n'ont pas trouvé un exemple euh, qui représente cela, qui atteste de cela que les Arabes se sont exprimés comme ça. Euh, mais euh, donc, euh, ceci est l'avis d'une école, tandis que les autres, comme a dit euh, le cheikh lorsqu'il était en train d'expliquer, cheikh Abdurrahman koni qui est un grand spécialiste de la langue, il a dit que peut-être les autres ils ont trouvé. Hein, donc, ils ne peuvent pas, donc ces, ces gens ne peuvent pas euh, se prononcer sur un avis sans avoir une preuve. Donc là, nous, la dernière fois, on était en train de voir le jazim qui est là, dans le cas de Nahi et de dans l'interdiction et dans l'invocation. Et on a cité, par exemple, La tuhmil d'urusaka La tuhmil Dourousaka. La tuhmil d'urusaka D'accord La tuhmil Donc là, il se trouve. Marzoum, ja hamukallah. Marzoum, c'est-à-dire, il va prendre el jazm a la fin. La marka del jazm, ici, c'est astukoun. Asluha, en fait, à la base, on avait enta tuhmilu. ana uhmilu, enta tuhmilu, huwa yuhmilu, dans le mudari''. Mais maintenant, avec la, qui est en harf de el jazm, enta, la tuhmilu. Hein, au lieu de Tuhmilo. D'accord Donc là, on a mis La Tuhmil Dorousaka. C'est-à-dire, ne néglige pas tes, tes cours ou tes leçons, par exemple. Et donc, on a cité aussi un exemple dans le Coran al-Karim. la euh, Fardan wa anta luarithin. Ça, c'est un exemple de Ad-Dua. De Ad-Dua. Euh, où euh, ce messager... Il était en train de demander à Allah S.W.T. la progéniture la progéniture Très bien. Tazar", il se trouve ici et la marque du c'est sur harf fardan Allah ne me laisse pas seul c'est-à-dire son progéniture et cert, tu es le meilleur des héritiers hein? Euh, le meilleur des héritiers. Très bien, donc là c'est la finnahi weddouha. Et on a euh, expliqué cela la dernière fois. Maintenant, on enchaîne avec in. D'accord In, c'est euh, la première lettre exprimant la condition. C'est la première lettre parmi euh, ce qui va venir euh, comme des lettres ou comme des asma. Pour d'autres, ils seront appelés des esmes et non pas des lettres. Euh, C'est euh, que « in » elle marque la condition. Elle va nous montrer qu'il y a deux parties dans la phrase. C'est euh, la première exprimant la condition, « harf » ou « chart C'est un harf qui marque la condition. Elle implique « al-jazm » dans deux verbes. Elle ne va pas opérer « al-jazm » seulement dans un seul verbe, mais dans deux verbes. Hein? Euh, le premier, il sera appelé faire le charte. Le premier verbe, c'est le, le verbe de la condition. Et l'autre, c'est la réponse à cette condition. Si tu fais cela, voici la, la, la, la voici la conséquence. D'accord, euh, d'accord. Donc le premier, il est appelé faire le charte, le verbe de la condition, si on traduit comme ça. Et le deuxième, il est appelé C'est la réponse à cette condition. C'est-à-dire, si tu vas euh, euh, agir comme ça, voici ce qu'on va obtenir comme conséquence ou comme résultat. Très bien. Par exemple, into <maak> Into Si tu révises, tu réussiras. D'accord Si tu révises, into tu réussiras. D'accord Into zakir. Voici le jazm, il est marqué dans le premier verbe. Il est marqué par ce so euh, Et euh, aussi dans tanjah. Into zakir. Tanjah. Tanjah aussi. Donc le verbe, il se trouve marzoum. Donc là, in, elle opère, elle jazm sur deux verbes. Non pas seulement sur un seul verbe, mais elle va. أفعل جزم تغدوه فعل. إن تفعل كذا يكون كذا. د كم الله سبحانه وتعالى أذى أو مشركين قل للذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. دي أو أو ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا. أصلها ينتهون. في المضارع. I jętahuna. I Allah Subhanahu wa Ta'ala, si il dit, s'ils vont s'arrêter, s'ils si vont cesser, s'ils si vont faire le repentir, hein? on va leur pardonner ce qui précède. On va leur pardonner ce qui précède. Wa i ya'udu faqad madat sunnasul awaleen. Fakad madat sunnatul awaleen. Donc là c'est dans la sourate al-anfal. I euh, jętahu, il se trouve marzou. Parce qu'à la base, il y avait yentehouna, hum yantahuna, hein? Et maintenant, in yentehou, c'est-à-dire s'ils vont s'arrêter, s'ils vont cesser et se repentir et revenir, hein? on va leur pardonner ce qui précède. D'accord Donc là, c'est aussi un quart de al -Jazm, hein? et qui est dans le noble euh, Quran, dans le Quran Qur al -Adi. Très bien, donc là, c'est in. Rappelez-vous que in, elle va opérer al-jizm dans deux euh, dans deux verbes hein, dans deux verbes très bien remarque euh, l'accord est établi entre les grammariens arabes l'accord est établi hein, sur ce qui reste parmi les jawazim qu'ils sont des asma' as, on les appelle des asma' as, on ne les appelle pas des foroufs on les appelle des asma' as. l'accord il est établi sur cela sauf hein, concernant Izma'. As, izma as qui va venir, euh, qui est harf ou selon la vie le plus fort. Euh, c'est-à-dire que isma, il y a une divergence sur isma. Est-ce que c'est un ism Est-ce que c'est est, est-ce euh, que c'est un euh, harf D'accord Certains disent que c'est un ism, d'autres ils disent que c'est un, un harf. l'avis qui est ici de du commentateur, euh, euh, euh, c'est-à-dire sur lequel nous nous basons, il a dit euh, la, la vie le plus fort. Hein, a, a, donc selon lui, c'est que Euh, c'est un harf donc là c'est juste dans l'appellation est-ce que c'est un harf ou est-ce que c'est un ism parce que ces rien il fouille, euh, il pousse euh, plus loin maintenant pour nous ces choses euh, ne nous concernent pas de près de savoir est-ce que c'est un ism ou est-ce que c'est un harf surtout pour ces choses qui sont très très euh, délicates hein? Euh, ici l'accord il est établi pour les autres pour les appeler qu'ils sont des esmères sauf pour Idmar. Hein, où il y a une divergence. D'accord Où il y a une divergence, certains ils disent que c'est un ism, d'autres disent que c'est un harf. L'auteur, euh, ici, euh, sur lequel nous nous basons, il a dit que c'est un harf, selon la vie le plus fort. Et aussi, deuxième chose, mehma, qui est, pour l'auteur, qui est un ism, selon la vie le plus fort. Hein, mais il y a divergence aussi. D'accord Donc là, euh, pour les, le, ce qui reste, ce sont des esmer. Sauf, idma et mahma. Pour certains, ce sont des hurufs. Pour d'autres, ce sont des esmer. Donc là, c'est euh, juste une chose qui, qui relève de l'appellation. C'est-à-dire, est-ce que c'est un haf ou est-ce que c'est un ism. Mais concernant euh, l'action qu'ils vont faire sur les verbes, il n'y a pas de divergence. Que ça, c'est euh, des de el jazm cest C'est-à-dire qu'ils opèrent aussi al-jazm. Très bien. On va prendre maintenant Ma. Ma. Ma. D'accord On a vu In. Maintenant, on va prendre Ma. Comme dans la parole d'Allah. Wa ma taf'alu min khayrin yalam hu Wa ma taf'alu min khayrin yalam D'accord Ce que vous faites de bien, Allah le sait. Hein? Allah le sait parfaitement. Yalam hu Wa ma taf'alu asluha tafaluna ici le jazm il est marqué par hazf an-nun hein hazf hazf nun parce que tafaluna c'est parmi les exemples cinq et les af'al al-khamsa d'accord ma tafaluna asluha mm -hmm. ici donc on a marqué le on a enlevé an-nun uh, d'accord wa ma taf'alu min khairin. hein ça c'est la la, la la condition si vous allez faire cela Quelle sera la, la, la, la, la, la réponse à la condition et la récompense à cette condition Ya'lamhu <t> Allah. <'en> Allah le sait. Hein? Il va l'écrire et il va vous récompenser pour cela. Wa <t> min <'en> khayrin Allah. D'accord euh, Allah sait ce que vous faites parfaitement. Très bien. Donc là, c'est les deux verbes. Le premier, il est mis en zone par la, la, la, la suppression ou l'omission de Anoun. An et le deuxième, il est... Majzum par Sukoun. On a mis Sukoun sur Yalam. Yaklam", Yaklam". Yalam huullah. Yalam. Yalam hu. Asluha yalamu. Allahu yalamu. D'accord? Très bien. Donc là, on a vu maintenant deux qui vont faire jazm sur, sur deux verbes. On a vu in. Ha? In to zakir tanjach. Et on a vu ma. Ha? Ou si ma tafalu. Min khayrin yalam huullah. Ah uh, yalamu Allah. Maintenant on va prendre Man, men, men aussi, uh, qui est uh, un ism qui marque uh, Al-Jizm. ال D'accord? Tel que dans l'exemple dans la parole d'Allah, subhanahu wa taala. lorsque Allah subhanahu wa taala dit: ميَتَقِ اللَّهَ Makhrejan يج لَهُ مَخْرَجًا ميَتَقِ uh? اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maintenant puisque c'est précédé d'un 16, qui Qui 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 23, 24, 25, a 24, 25, harf on a gardé juste, juste, jusqu'à Al-Qaf et on a supprimé la dernière lettre puisque c'est une lettre de Al-Illah. C'est un harf de Al-Illah parce que ce, ce verbe Ittaqa il, il se termine par Al-Alif et qui change en n yah D'accord Dans certaines situations, change en En-Yah. Ittaqa, Yattaqi. D'accord Ce harf qui est Harf Al-Illah, c'est parmi les trois harf de al On a vu que les trois harf de al c'est Wayun. C'est le waou, et l'alif, et l'yé. D'accord Quand ces trois حurof, il se trouve dans la fin du verbe, on, on fait le jazm en supprimant ce harf. En supprimant ce harf. Alors que, que pour le fl, qui sont sachés, l'afr, tel que euh, daraba yadribou, d'accord Mais yadrib. D'accord yadrib. yadrib, on va marquer juste par seconde. Alors que ici, pour un fil. Fi qui se termine par un harf de Al-Illah, on va marquer Al-Jazm en supprimant Harf Al-Illah carrément. On va supprimer le harf carrément. Non pas qu'on va, euh, va mettre ce qu'on sur le harf On va supprimer carrément Harf al D'accord Mais yattaqi ici. Mais yattaqi Celui qui craint Allah. Mais yattaqi Allah, Allah lui fait une, une issue. Ma yataqillaha yaj'allahu makhrajan. min C'est une autre réponse aussi. Là, c'est ma'touf. Wa. Aussi, voici d'autres récompenses que Allah donne à celui qui fait qui fait la piété, qui agit avec piété. Et il va lui donner la subsistance. Une subsistance de quel genre Une subsistance à laquelle il ne pensait pas. D'accord À laquelle il ne pensait pas. D'accord Mais il il est marqué par ce qu'on. Asloha, il y a gel. Maintenant, ce qui était sur il on va la substituer. Par euh, Un seconde On va le changer par un seconde Yaj'allahu makhrazan Wa yarzuq Wa yarzuq Sukun sur l'kaf Wa yarzuq Et il va lui donner une subsistance il... Donc il ne pensait pas D'accord Donc celui qui craint Allah, il lui donne une, is une bonne issue hein? Et il va lui accorder Une subsistance à laquelle il ne pensait pas Donc là, ce qui nous concerne pour le moment, c'est que men a marqué al-jazm dans dans le fil de al shart yataqi et dans les fr qui viennent dans la réponse à ce, à cette condition, puisque celui qui a fourni cette condition, il il a fourni la condition de at-taqwa, il a mis at-taqwa, il a pré, il a présenté at-taqwa envers Allah subhanahu wa Allah lui a donné voici la récompense. Hein. Et la récompense, ça peut être un seul verbe. Ça peut être d'autres verbes, ma'taufid. Des af'al, euh, reliés par la coordination, par l'hatf. Très bien. Maintenant, on va voir mehma. Mehma, on a dit qu'il y a une divergence hein, entre les grammairiens. Est-ce que c'est un ism ou est-ce que c'est un harf Pour notre auteur, c'est un ism. D'accord euh, Très bien. Euh, pour notre auteur ism Mehma euh, va faire le même travail la même axe, le même genre d'action comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, ils ont dit quelques signes parce que les prophètes alayhi Ils étaient assistés de la part d'Allah taala par les signes, par ce que d'autres appellent euh, mu'jizas, hein, par des mu'jizas. Voilà. Le, le, le, le nom le plus adéquat c'est d'appeler ces choses ayah, au lieu de dire mu'jizas, de dire, de dire ayah, ce qui est traduisible par un signe ou par un, miracle, par un miracle. Mais ce qui est plus préférable c'est de dire signe, parce que dans le Coran Karim il a été... Euh, et de dire Aya. Parce que dans le Coran Karim, comme ici, dans ce, ce verset, il a été cité Aya. Euh, Aya. Euh, euh, c'est-à-dire, euh, donc, euh, un signe qui montre que toi, tu es un prophète. Que tu, tu ramènes des choses que les hommes ne peuvent pas amener. C'est-à-dire, toi, tu, tu es en train de nous dire qu'on euh, doit adorer Allah et que Allah t'a envoyé. Tu dois nous montrer une preuve. Tu dois nous montrer une preuve. Et donc, les prophètes, ils étaient assisté par des preuves, par des preuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala donnait les preuves qu'il veut. Hein? Parfois les mouchriquins, lorsqu'ils demandaient une preuve, c'est-à-dire à leur guise, Allah n'amenait pas cette preuve. D'accord N'amenait pas cette preuve. Mais donc il, il donnait aux prophètes quand il veut, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et il donnait des, des preuves grandioses. c'est que pour notre prophète, il y avait donc des centaines et des centaines de... de, de, de de signes et de hayas. Nabi Muhammad alayhi sallam, il a été assisté par des centaines et des centaines de hayas, euh, c'est-à-dire ce que, ce que certains appellent des mu'jizas. Il a été assisté. Et le, le, le plus grand, euh, la, la plus grande aya du, du prophète est le al mu'jiza al-kubra pour le Qur'an al-Karim. Allah lui a donné ce Qur'an al-Karim. Ce Qur'an qui, qui, qui continue à défier les hommes et les djinns. Aucune communauté n'a pu jusqu'à maintenant amener un livre et dire voilà ce livre, nous prétendons que ce livre il dépasse le Coran dans son style, dans ses législations, dans ce qui dans sa parole, etc. Aucune communauté jusqu'à maintenant. Personne n'a pu relever ce défi et amener quelque chose, c'est-à-dire qui tient et qui, personne n'a pu amener une chose semblable. Et Allah, s.w.t. a le Moucherikin d'amener quelque chose qui, qui est égal à Al-Qur'an al-Karim. Et puis, il a dit, hein, si vous ne pouvez même pas Al-Qur'an Al karim amenez seulement 10 chapitres, 10 sourates. Et si vous ne pouvez pas, maintenant amenez seulement un chapitre, une sourate, même si c'est une sourate très courte. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, parce que le quran karim c'est la parole d'Allah, s.w.t. C'est la parole d'Allah, taala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé et ça dépasse la parole des hommes dans, sa lég... dans les... la législation et dans la vérité et dans la vér... véracité et dans le style. Et sur tous les plans, ça dépasse la parole des hommes. Ça dépasse la parole des, des hommes. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est « hein », c'est-à-dire des mushrikin, ils ont dit euh, euh, aux messagers, ils ont dit « Quoi que tu amènes comme signe pour, pour, donc, euh, euh, c'est-à-dire nous tromper. Parce que eux, ils s'expriment comme ça à l'égard des messagers, Ils euh, s'expriment comme ça, ils ont dit, tu amènes des, donc un signe pour nous tromper. Nous n'allons pas croire à ce que tu apportes. Nous n'allons pas croire à, à ce que tu apportes. Quoi que tu, vas, que, que tu, que tu ramènes. Alors que les messagers donc, ne, ne, ne, ne ramenaient pas des, des, des, des, des choses. C'est-à-dire pour tromper les gens. Ils, ils amenaient des preuves claires. Hein, des, des preuves claires. Hein, des preuves claires. Donc et les messagers Alim Sallam, ils ne pratiquaient pas la magie. Parce que la magie, c'est de, de, de, de l'encre. C'est de la mécréance. Ils ne pratiquaient pas la magie. Les messagers Alim euh, Sallam, euh, ils amenaient des preuves venant d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ici, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a On a Mehma qui va euh, opérer le Jisme dans deux verbes ta tina à sloha -ti. thaati ana ati anta tati hua yati tetti ça se termine en principe avec l'ia mais ici on a supprimé l'ia et on a on est passé directement au damir c'est-à-dire de, euh, de celui qui c'est à dire auquel l'action va revenir nah nobi aya C'est-à-dire, « ta'ti », donc on n'a pas gardé « l'ia. On a supprimé « l'ia. Ta'ti », on a dit « ta'tina ». On a supprimé « l'ia. pour marquer le jazm. bi biha ».« c'est une phrase qui est ici intercalée. « Jumla'tiradiyah ». C'est-à-dire, ils sont en train de dire, cette preuve, voilà à quoi elle, elle, elle sert. Tu, tu l'amènes dans cette intention. « Hein, donc eux, c'est comme ça qu'ils qu se sont exprimés vis-à-vis -vis du Messager (alaihissalat). Donc on dit: "Où Muhammad est un habib, il est le secrétaire d'Abiha". n'ahnu laka mu'minin", c'est-à-dire que en vérité. Donc l'ordre de la phrase: "Muhammad est un habib, femma n'ahnu laka mu'minin". Donc là, on a vu justement dans le premier verbe qui est le verbe de Ashad. Dans le verbe de, de, de Ashar. As et donc euh, ce, ce verset, c'est en s'adressant à Moïse en, en, en vérité. C'est dans, si ma mémoire est bonne, c'est dans la Sourate Al-Araf. Et c'est les gens qui sont adressés, des gens sont adressés à Moïse, Allahu Akbar. À Moïse, salam. Donc là, le premier verbe de Ashar, As il est majzoum par la suppression de eliyya. Et le deuxième, où est-ce qu'il est? Où est Le deuxième, c'est toute, toute la phrase qui est Ça c'est la phrase de la réponse. C'est "jawab al shar'at", "jawab al wa jazawhu". Ici, "jawab al c'est toute cette phrase. On dit "wal jumla fama n-hnu laka bi mu'minin, jawab wa jaza'uhu »« fi ma'hali" e uh, fi mahall uh, uh, jazmin jawab jawab et cette phrase hein uh, fi jazmin jawab d'accord cette phrase uh, d'accord fi c'est la réponse et c'est là donc uh, En quelque sorte, c'est la récompense, mais ici c'est la réponse de euh, de C'est la réponse de Hashad. D'accord? Donc femen Donc là, c'est Jawab Ici, c'est une phrase. C'est une phrase. Donc qui va. Donc on n'a pas un verbe. Hein? Donc ils n'ont pas dit hein, par exemple, hein? mais ils ont dit Ils se sont exprimés par ce ism. Et donc, ce qui nous concerne ici, c'est que cette phrase, c'est le jawab de Ashraf. C'est la réponse à la condition. C'est la réponse à la condition. D'accord Un autre exemple, un autre exemple, comme dans la poésie arabe aussi, un certain poète avait dit d'accord uh, quel que عند le من que la personne uh, que, la, que la personne cache aux gens, d'accord, o uh, عند من وان تخفى على الناس quoi que la personne ait comme comportement qu'il cache dans son coeur et il ne montre pas sa, -à dire la, la, la, la, la vérité de sa personne hein? Même s'il pense que cela euh, donc, est caché pour les gens, non, il est, il est connu. Hein, il sera su, ce comportement, il sera connu. D'accord Ça, c'est un peu le sens de, de ce verbe. Voici le premier, il est par « La marque de son jazm, c'est « Là, euh, aussi, on va commencer une phrase intercalée, une phrase, euh, donc, une phrase « a'tiradiyah ».« Jumla a'tiradiyah ». D'accord o, m'a ma takun indem ry i mi khalikatin, tu alam, tu alam en principe, voici la réponse. Mais ici il a mis, même s'il pense que cela sera cachet pour les gens, il sera connu. Donc, cette phrase, même si, donc, etc., ça c'est une phrase intercalée. Ça c'est une phrase qui est Qui est juste pour expliquer quelque chose. D'accord? O, in khalaha takfa alam nas, tu tu'lami c'est un verbe ici qui n'a pas pris ce koum. en principe on doit mettre tu'lam, mais ici il n'a pas pris ce koum, Pourquoi? pourquoi parce que dans la poésie il y a ce qui s'appelle la nécessité poétique al-darura shariya al ici, quel al ici c'est parce qu'on doit mettre dans le qafiyya quelque chose c'est-à-dire dans la rime, on doit mettre quelque chose qui est comme ce qui, ce qui précède d'accord parce que ce qui se précède, ça se termine par mi Hein, ici aussi au lieu de dire ta'lam on dit on a dit ta'lami donc dans la poésie arabe il y a cette chose qui est la, la, la nécessité poétique qui fait que donc il y a parfois des choses euh, qui dérangent hein, un peu la grammaire hein, qui dérangent mais seulement pour la nécessité poétique d'accord pour la nécessité poétique donc takun il est majzoum et ta'lam aussi il est majzoum hein également, il est maison par quoi par Asukon, mais qui fut modifié en une kasra Sekon qui est dans tu'lam il a été modifié par en par une kasra juste pour rawi juste pour Al-Qafiya ce qui s'appelle la rime dans la poésie hein, pour rawi ou Al-Qafiya, d'accord euh, du poème donc là on a vu Mahma on va voir aussi maintenant izma Ith Izma, Izma, Izma, faites attention, ça prend un point sur le zel, donc zel muajama, hein, les là c'est un zel avec nukta, avec le point, hein, avec un point. Donc, Izma, c'est aussi, euh, donc, euh, un objet de divergence entre les grammariés »« et on a dit que pour notre auteur, il est un harf, hein, et d'autres, disent que c'est un ism, là, c'est juste dans l'appellation, hein, Uh, Izma taqom aqom ma'ak hmm? L'exemple Izma taqom aqom ma'ak uh, Dès que tu te lèveras Je me lèverai en ta compagnie Par exemple Izma taqom aqom ma'ak C'est-à-dire Quand tu vas te relever Pour sortir par exemple Je t'accompagnerai Izma taqom Donc cela a pris seconde Sur taqom hein? Asluha taqomu Antata D'accord? Mais pour le gizm, on a à la fois supprimé al-waw, parce que c'est un fial qui est ajouaf, qui... où il y a haf l'illah au milieu. Kama. Ja c'est un fial qui ne se termine pas par حن... العلة, un haf l'illah, mais c'est un fial qui, qui y a un haf l'illah au milieu. comme Kama. Kama. Kama. D'accord? Ici, takom, on a supprimé lewew, on n'a pas dit taqoum on a dit taqum. on a supprimé lewew, et on a mis la seconde sur euh, le dernier harf, qui est l'min d'accord? izma taqom, aqom asluha akumu, ana aqoumu kil ana akoumu. donc on a supprimé également lewew on a supprimé harf l'illa qui était au milieu hein? et on a marqué aussi seconde sur le, le, le dernier harf Idma takom, a ma'ak Dès que tu te lèveras, hein, je me lèverai avec toi ou on t'accompagne. Ça c'est idma. Ayo, ayo. Euh, comme dans l'exemple aussi, comme dans l'exemple. Ayo, ma canin, t'azhab, azhab. Ayo, ma canin, t'azhab, azhab. Ayo, ma canin, t'azhab, azhab. Chébien. Euh, quel que soit l'endroit où tu vas hein, je vais euh, partir avec toi par exemple je vais t'accompagner un peu pour le sens et mu'rab <musique> non pas mebni non pas comme les, les asma ou pour les horofs qu'on vient de voir ils sont figés c'est ma, ma c'est toujours comme ça in c'est toujours comme ça men c'est toujours comme ça men, ça prend, une à la fin ça prend Donc euh, donc, le au début. Mais ici, pour Ayou, Ayou, il est mu'rab, c'est-à-dire, il va changer. Hein, il va changer le dernier harf. il est mu'rab. Ta giru awakril kalim, donc, la fin de ce mot, il est mu'rab. Il va changer, selon les situations, il peut changer celui-là. Donc, il est flexible, il change. C'est pas comme les autres qui sont figés. Idma, c'est toujours comme ça, Idma. Même, c'est toujours la même chose. Hein? Mais ici, pour ayu, il est mu'arab, il n'est pas mebni, parce qu'il y a le, le, le mu'arab et il y a le mebni, comme on a vu dans certains cours précédents. Il y a le mu'arab, et ça, c'est ce qui est le plus fréquent dans la parole des Arabes, c'est qu'il y a ça change la, la fin selon s'il si y a un hamil va agir, donc il va faire le changement. Euh, il est donc euh, mu'arab et non pas mebni. Il n'est pas figé comme certains asma ou certains حروف qui sont figés, hein, qui sont figés. Mais ici c'est euh, il est euh, quoi? Il est m'abni, euh, euh, Pardon. Ayo euh, il est mu'rab, Il n'est pas figé. Ayo il n'est pas figé. Il est mu'rab. Euh, il est daf euh, à il est à euh, euh, un ism ou autre. Il est mandaté à unisme ou autre. Comme ici, il est mandaté à quoi? a un lieu Pour que cela prenne un sens, il doit recevoir une idée pour prendre un sens. Un lieu mécanique. On n'a pas dit tezhab, tezhab. Non, un lieu mécanique. Un Par exemple. D'accord. Un lieu Donc là, il est modaf à un ism. On a un ism juste à, à, après. Hein? Et il peut être modaf à autre chose que l'ism. Et si cette edafa n'est pas exprimé, on la suppose. Hein? Même s'il n'y a pas, donc dans la phrase, sur le plan apparent de la phrase, sur le plan qui a été énoncé, il n'y a pas une edafa qui est visible. On ne voit pas à quoi il est modaf. On suppose quel est, quel est le, le terme auquel il est moudaf. Comme par exemple, Ayyam ma tad'ou falahul esma'u al-Husna. Ayyam ma tad'ou D'accord? esma'u al-Husna. wa taala qu'Allah dit Ayyam ma tad'ou falahul esma'u husna Wa lillahi l'esma'u al-Husna fad'ouhoubiha. Wa zeru ladina yilhidun fi esma'u Et ici, donc, euh, dans un verset un peu proche, qui parle de « al-asma »« Allah il, a des noms » et il a des attributs. Hein? Donc, euh, et ces noms et des, ces attributs, ils, ils sont des « a'lam » et des « a'usaf » comme disent les gens de science, c'est-à-dire que Cheikh il dit c'est « a'lam » ou « awsaf » c'est-à-dire ces « asma » par lesquels Allah on euh, l'appelle, ces « asma » ce sont des « asma » le, par lesquels on l'appelle et ce sont des « asma » qui ont un sens. Al-Rahman a un sens, Al-Rahim a un sens, Al-Basir a un sens, Al-Alim a un sens, Al-Khabir un sens. Ce ne sont pas des noms qui n'ont pas de, de, de sens. Hein? Là, il y a Alamun, c'est-à-dire on l'appelle par ses noms, O Allah, O oh, le Miséricordieux, euh, O oh, Al-Ghafour, c'est un nom, euh, O oh, Al-Rahim, le Miséricordieux, O oh, le Pardonneur, le Ghafour, O oh, Al-Basir, donc le clairvoyant et ainsi de suite très bien donc là c'est des alames des autres donc là c'est pour pour le sens un peu de de de cela ayya ma tad'u tad'u c'est فعل الشرط il est majzoum par quoi par ayu hein فعل il est majzoum ayya ma tad'u c'est-à-dire ou lillah al-asma al-husna fada'u biha hein ou bien Allah aw dudou Ar Rahman ayya ma tad'ou falahu al asma ul husna qul vous appelez Allah ou que vous appelez Ar Rahman que vous appelez Allah ou que vous appelez Ar Rahman il a les noms les plus beaux d'accord falahu al asma ul husna ayya ma tad'ou Ici, le verbe de Asharp, A ayya ma tad'ou si asluha tad'ouna Et il est ici zone, par la suppression de un par la suppression de un On a marqué à short en supprimant un Vous vous appelez, hein? vous appelez Allah. par noms Où est la réponse à ce à ce short? Vous appelez Allah, vous vous ها؟ جواب الشرط ايسي اغالما c'est cette phrase cette جملة جواب الشرط في محل جزم donc c'est cette phrase c'est جواب الشرط ها في محل جزم d'accord donc on dit cette phrase est جواب الشرط est جواب الشرط, الشرط وجزاءه فعل الشرط c'est تدعونا اي جوابه فله الاسماء الحسنة C'est ole, fela ole, asma c'est Et pour c'est la phrase tout entière qui est qui mahalli est dans la position de al-jazm. Dans la position de al-jazm. Très bien, donc là c'est Donc vous gardez pour qu'il change, comme ici ma euh, metta, et dans le, donc euh, dans d'autres situations, Ayo n'a qu'un Il a pris euh, donc à il a pris euh, la, la, donc euh, euh, Très bien. Ça c'est euh, pour Ayo. On continue avec meta mata metta, qui va indiquer le temps, qui va indiquer le ton mata D'accord, mata tout se ou' Hein? Mata tu s'afir? O s'afir? Mata euh, t'anjah achteri leka jaiza, a Mata tu s'afir? s'afir? Quand tu voyages, je voyagerai avec toi. D'accord? Mata tu s'afir? Donc le premier fil, il est et il est marqué par second. Et le deuxième aussi. Hein? Il, est -il, il est marqué par second. Sauf que le premier, il concerne le, donc le mukhatab, il concerne le sujet à qui on parle. Et le deuxième, il me concerne, moi, mutakallim usafir, hein? -à -dire, ma safir, usafir, ou c'est-à-dire ou ma'ak. tu ou Soit ma'ak, ou donc euh, moi aussi je vais voyager. D'accord mettez tu Safir, ou Quand tu voyageras, je voyagerai. Hein? Que ce soit avec toi, ou bien je voyagerai de toute façon très bien, donc Mata contient le sens de c'est à dire la circonstance temporelle, il contient le sens de la circonstance temporelle il marque le ton Mata, taf'al kaza uh, af'al kaza d'accord euh, voilà donc pour Mata, donc, et, et mata", donc vous voyez qu'il y a une action sur deux verbes aussi, sur deux verbes hein? Mata tu s'affir ou s'affir D'accord? Ayana Ayana hein Ayana tazurni okrimka D'accord? Ayana tazurni ukrimka Ayana tazurni okrimka C'est-à-dire si tu me visites D'accord? Ou bien quand tu me visites hein? quand tu me visiteras hein? je t'accueillerai généreusement okrimka je t'accueillerai Euh, honorablement ou bien généreusement très bien il est mabni al-al-fatah ayana toujours il est comme ça ayana c'est toujours comme ça figé hein donc oubliez que c'est moirab c'était seulement ayo ayo qui prend abdamma alors que pour les autres matah c'est toujours matah comme ça ayana ça prend toujours une fatah à la fin ayana hein il est mabni al al il contient aussi le sens Hein, de la temporalité il, con, il contient le sens du ton Ayana, c'est à dire quand tu vas me, me visiter hein, euh, voilà je, je vais te faire une générosité très bien comme ça c'est euh, Ayana Tazorni okrinka ou bien comme dans un vers connu dans la poésie arabe ayana min ka ta'man ghayrana wa idha lam al amna minna lam tazal hadira D'accord Ce qui nous concerne pour le moment, c'est C'est-à-dire, quand nous te donnons la sécurité, hein, tu es à l'abri d'autrui. C'est-à-dire, que c'était des gens tellement influents, ou bien des gens les craignaient. Sinon, on va te donner la sécurité, tu, tu seras à l'abri par rapport aux autres. Hein. Et si tu n'obtiens pas la sécurité de nous, hein, tu restes sur tes gardes. Pour la, la deuxième euh, partie euh, dans, dans, du verbe. Euh, pardon, du verbe. ayyana n'ou'min ka Voici ce qui nous concerne maintenant de, de plus près. ayyana n'ou'min ka ta'man C'est-à-dire, quand nous te donnons la sécurité, tu es à l'abri oui, des autres. Tu es à l'abri des autres. ayyana n'ou'min. C'est-à-dire, quand nous te donnons la sécurité, ayyana n'ou'min. Ça se termine par... A sikund. na ka se termine par sekund. Donc deux af'al qui se trouvent dans la position de al-jazm. A yana nu'min ka ta'man gayrana. Ta'men D'accord? Wa iza lam tudriki l'amna minna lam D'accord? Donc ici, ayana il marque le temps, il marque la temporalité quand nous on va te donner c'est à dire euh, que, que tu es sous notre protection tu seras à l'abri des autres quand nous on va te donner cela c'est à dire il y a le sens de la temporalité et il y a bien sûr la condition y c'est à dire que s'il y a cette chose voici ce qu'il y aura comme conséquence hein, et comme euh, récompense par rapport à cette condition très bien, donc là c'est Euh, donc ayana d'accord et comme dans le coran karim ce, ce mot il a été employé lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ayana c'est à dire ils ne savent pas quand est-ce qu'ils est qu seront euh, ressuscités hein, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités d'accord Uh, Teraz on passe à, uh, aina? a ayna, ayna. ta zheb, a zheb Par exemple hein? Donc, Aina ta zheb, a zheb C'est-à-dire Là où tu vas J'irai moi aussi J'irai là où tu iras D'accord J'irai là où tu iras hein? Là où tu vas Je vais euh, t'accompagner Par exemple ayna ta zheb, a zheb c'est pour marquer le lieu cette fois. C'est pour marquer l'endroit où le lieu contient le sens de la circonstance hein, euh, spatiale, hein, de l'espace, l'endroit où le lieu. « Aïna tadheb » il se trouve « mazhum »« Adhab, il se trouve également « mazhum ». Très bien, et on passe rapidement avec les autres aussi. « Anna »« Anna tadheb »« tukram » là où tu, tu iras hein, là où tu passes là où tu iras hein, tu, se, tu, tu, tu, tu seras bien reçu hein. Où, que tu, où que tu iras hein, tu seras bien reçu d'accord et Anna, euh, euh, il a ici le, donc le sens du lieu hein, de l'endroit où tu iras anna tadhhab tukram il donc comme, comme, comme ism wa kum term il autre d'autres signification fatu hartakumu anna c'est-à-dire comme vous comme vous voulez de de, de la manière que vous voulez d'accord nisaakum harsun fatu hartakum anna D'accord? D'accord? Donc euh, sauf ce qui a été bien sûr euh, euh, donc, spécifié et interdit euh, donc, euh, de la femme, c'est-à-dire quand elle est en période de monstrueux ou de logis, ou bien donc, euh, donc, euh, donc de faire euh, l'axe donc par le derrière, par exemple, donc dans la, dans, dans le derrière. Donc là, mais anna c'est-à-dire comme vous voulez, c'est-à-dire la, la, la posture que vous voulez. Anna tukram ici. c'est-à-dire où que tu vas, hein, tu seras bien reçu. Hein, tu seras bien reçu. Où que tu vas, tu seras bien reçu. Anna ici, donc vous voyez qu'elle a marqué et qu'elle a fait. Elle jette de deux verbes de fi'aleem. Le premier il est mesum par seconde à la fin et le deuxième il est mesum aussi par, par seconde tukram. Hein, très bien. Euh, aussi Heisuma l'avant dernier. Heisuma. Ou bien donc euh, il nous reste encore euh, deux après Heisuma, selon un avis parce qu'il y a Heisuma qui est objet de, de, de divergence. Heisuma, Heisuma pour le moment. Heisuma tenzil tenfa. Heisuma tenzil tenfa. Là où tu vas descendre si on dit par exemple à un savant là où tu vas descendre dans n'importe quelle ville donc les gens vont profiter donc, euh, de ta science par exemple où que tu descends tu feras profiter hein? donc les gens vont profiter de ta science par exemple hein? et comme Jésus sallam, il avait dit Waja'lani C'est-à-dire, là où, où il va il, il est mubarak, il est béni Il est béni Et quelle était cette bénédiction Chose que les chrétiens ne, ne, ne savent pas Quelle était cette bénédiction C'est qu'il était en train d'enseigner Le monothéisme, l'unicité D'adorer Allah wa Tout seul, sans lui donner aucun associé qu'il soit un prophète ou un messager ou qu'il soit un ange ou donc euh, n'importe quelle autre créature « Ja'alahu <médicatrice> Allah subhanahu wa s'a'ala mubarakan aynama aynama hal wa aynama rtahal »« Allah subhanahu wa s'a'ala l'a rendu béni » c'est-à-dire là où il est, il est en train d'enseigner al-tawhid <médicatrice> « Mu'alliman an nas al-tawhid » là où il est Jésus a. il était en train d'enseigner al-tawhid il était en train d'enseigner al-tawhid donc euh Haïthou ma tanzil Où que tu descends, tu feras profiter. Tu, tu feras profiter. <coughs> Très bien. Maintenant, pour Keifama, pour Keifama, certains commentateurs, comme on a dit précédemment, disent qu'elle n'a pas la fonction de el -Gizm. Pour Keifama, certains commentateurs, ou bien certains grammairiens, ils disent euh, qu'elle n'a pas la fonction de el -Gizm. Ils disent qu'il n'y a pas un exemple dans la parole des Arabes. La parole C'est-à-dire sur laquelle on se réfère, c'est-à-dire la parole où la langue était très forte, hein, où la langue était vraiment très forte, hein, comme euh, la parole donc, euh, qui, qui a précédé donc, euh, la révélation de Al-Qur'an Karim et comme bien sûr euh, la source la, la, la, la plus grande euh, pour cette grammaire et pour cette langue qui est Al-Qur'an Al-Azim, Al Karim qui est la plus grande source pour cette langue, hein, pour cette langue. Un Donc là, là, si on va trouver un exemple, ça y est. Hein, et aussi dans la poésie arabe qui a précédé et dans la poésie arabe dans les, dans les siècles donc où il y avait la force hein, donc, dans, dans la langue arabe, où il y avait la force. Donc, euh, les, les, les, donc les, il y avait même des, des, des poètes qui se sont exprimés très tôt, qui se sont exprimés à un âge très bas. Ils sont exprimés par la poésie. Hein, ils se sont exprimés par des par des poèmes très longs très longs euh, à l'âge de 7 ans ou même euh, avant il était en train, de, il était capable de dire une poésie que nous maintenant pour l'étudier il, euh, il faut beaucoup de, de temps et beaucoup de dictionnaires donc de, donc de, de lexique, il faut beaucoup d'enseignants de, de, de, de, de, pour, donc, pour euh, nous, nous expliquer qu'est-ce qu'il y a Dans certaines poésies de, de certains poètes... Celles comme Qais... Ou Taraf ibn al-Abd... Ou donc Amr ibn Rabi'a... Ou donc Amr ibn Shaddad... Ou d'autres... Très bien... Donc là euh, ils ont dit... Il n'y a pas d'exemple pour keyfama, hein Pourtant... Cheikh ibn Usaymin a un autre avis... Il dit si Khaifama marque la condition... Hein. Euh, il dit que c'est un outil de la condition... Et donc de jussum comme euh, les autres hein, comme les autres qui ont précédé et il donna cet exemple Cheikh Ibn Uthaymeen dans son explication sur al lui il a dit voici l'exemple qu'if ma akun si un enfant il va dire à son père qu'if ma quand tu seras je serai moi moi aussi hein? quand tu seras je serai moi aussi hein ma akun je serai comme toi Si tu es donc droit et, et, et assidu, etc., je serai content. Et si tu, toi, tu es paresseux, toi, tu, tu, tu es négligent, moi, je vais faire la même chose. Hein? Donc, y qui fait hein? Y hein? Fait très bien. Euh, ici, dans cet exemple, Kifema a fait le geste de deux verbes. Akun", toi, akun", moi. D'accord Et ça se termine par... Euh, as et on a supprimé aussi on a supprimé harf l'illa parce que donc ce verbe il contient un harf de l'illa au milieu il est un verbe donc à joie il est il dit harf mais là euh, donc il euh, faut réviser peut-être ces choses pour dire donc la vie le plus Mais ce qui nous concerne maintenant le plus proche c'est que kana il contient un harf illa au milieu Lorsqu'on le, le conjugue kana yakoun ah ici comme tu fais euh أنت تكون ها كيفما تكون on a supprimé harf al-illa qui le waw تكون on a supprimé harf al et on a ajouté sukun à la fin et pour pour celui qui parle متكلم a akounu On a supprimé aussi A l I on a mis A sukoun ma takoun Akoun Khaifa ma takoun Parce que Ces choses Qui concernent La langue Il faut Tout le temps Réviser Il faut Tout le temps Réviser Parce que C'est euh, Très pointu Très bien euh, On va Arriver Maintenant Au dernier Au dernier Ism Qui est Iza Iza Iza Donc Ibn Ajaram Il a dit Fizshi'ri khassa Iza wa-iza fi sherekhasa, c'est-à-dire dans la poésie notamment. Iza, notamment dans la poésie. Lorsqu'elle est dans la poésie, elle a ce sens de de la condition et de la, et de hein Comme dans ce verbe de la poésie, dans ce verbe de la poésie, wa-iza tusib khasa satun farjul ghina. D'accord? Wa ilal ladi yu'atir ragay hein D'accord? Uh, il a dit, « D'accord D'accord uh, Qu'est-ce qu'il y a ici dans, dans, dans, dans, ce, dans cette partie du, du vers déjà ?« si Si, par exemple, tu es touché par une pauvreté, un peu le sens. Hein? Espère toujours. Espère toujours, parce que toi le muahid, toi le musulman, tu es lié au Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es lié au Seigneur, subhanahu wa ta'ala, si tu reviens à ton Seigneur, tu auras ta subsistance et tu auras l'issue, toujours comme on a dit dans, dans, dans, dans, le, dans le verset tout, tout à l'heure. mais Et aussi le muahid c'est la plus grande source de bonheur et la plus grande source de subsistance et de toutes choses. et le musulman doit vivre avec et il doit donner de l'importance à acttophide pour qu'il soit heureux. Hein pour, si tu veux réaliser le maximum de bonheur, intéresse euh, au maximum à à et tu vas voir donc des, des choses qui vont s’étonner, qui vont t’étonner. Ah ça c'est une règle ça c'est une règle qui a été dite aussi par l'imam Muhammad ibn al-Wahhab l'imam ibn al bin, bin, euh, bin Saud ta'ala il a dit si tu vas tawhid hein reçois la bonne annonce abshir si tu anta, euh, yani, abshir ab reçois la bonne annonce reçoit la bonne annonce donc le musulman il a euh, il, il a la, la, la clé et il a cette règle hein, il n'a qu'à s'intéresser à tawhid et à épurer son tawhid et à s'intéresser à ce tawhid pour soi-même et aussi pour le propager autant qu'il peut comme on a dit tout à l'heure de Jésus il était en train de propager tawhid hein, de propager tawhid hein, salam, il était en train de propager tawhid donc là Euh, pour revenir à l'exemple, il a dit wa idha tusibka khassaseun farj alghina maamsi donc euh, une pauvreté te touche pour un moment espère toujours, un quoi Espère toujours la richesse parce que toi tu es en relation avec le Seigneur hein, qui est qui a parmi ses ses ses noms hein alghani Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka alghaniyuzur rahma Allah est le riche et qui a la miséricorde aussi hein euh ici qu'est-ce qu'elle a fait comme action elle a fait le jazm de Tosib. hein tusib tusibka wa idha oui. euh, tusibka farzul ghina farzul ghina farzul ghina aussi euh, la suppression de harf al Hmm? Asluha or uh, euh, yani Raja Yarjo D'accord Mais ici Orjo c'est un verbe Amr aussi C'est un -amr. on a supprimé quoi? On a supprimé le donc le dernier Harf on a supprimé le dernier Harf puisque c'est déjà il y a euh, l'ordre le sens de l'ordre il y a l'ordre il y a Orjo Au lieu de euh, ana arjo, orjo. C'est-à-dire, c'est un fial amr. Et aussi, il est mżum par, euh, par, euh, par le fial al-shart, par par Ida, qui a fait, donc, le jazm dans dans fial al-shart, et, et dans jawab al-shart. Hein, wa Ida to seb ka khasar satun Donc, si un dégnement, ou une pauvreté, ou une faim, hein, tatun, d'accord, espère, donc, la richesse, et espère de celui, qui satisfait les désirs ou les vœux, wa il al-ladhi yatir r'qabi f'arqabid, f'arqab, aswat f'arqab, f'arqabi pour la nécessité poétique. Donc là pour pour ce qui nous concerne ici c'est qu'elle a marqué elle jette dans tout et qui est dans farjo, d'accord? Comme dans un autre vers vers aussi de la poésie, istaghni ma aghna karabuka bilghina Hein? Si Allah t'a donné la richesse, soit donc euh, donc euh, euh, ne t'en pas la main aux gens, par exemple. D'accord? Et si la Qui nous concerne ce isme de, de, de, de qui marque le Il est وإذا تزبك خصاصه فتتحمل hammel avec mais pour la nécessité poétique on a on a mis al kasra juste pour la juste pour la rime juste pour la rime en principe il doit être Hammel. تتحمل Fata hammel mais on a changé parce que donc dans le vers précédent et dans les vers précédents dans toute la poésie la poésie arabe elle va suivre une même rime à la fin Donc là, au lieu de mettre tahammal, on a mis tahammali. Très bien, donc le sera ici remplace la seconde pour la nécessité poétique du verbe. Très bien, peut-être qu'on va marquer une petite pause, puisqu'on a terminé donc, euh, avec Adawas euh, al-Jazm, et on va euh, reprendre hein, après la pause avec Beb Marfou'at al-Asma.